Ou Qibla présente Le corps en action Madari du Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi wa wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udubillahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may fala mudilla wa may fala tajid murshida mabad. donc toujours avec les sentiers des itinérants madari dus salikin le en accent parle de al adab adab ça veut dire le bon comportement le respect Et on a dit que l'adab c'est toute la religion. Comme il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim, l'adab c'est tout le Toute la religion c'est adab en réalité, c'est le bon comportement. Mais dans quel sens Comme on a dit le bon comportement, c'est pas juste le bon comportement avec les autres. Avant tout c'est le bon comportement avec notre créateur, avec Allah Azza wa Jal, et puis avec Rasulullah alayhi salatu wa salam. فَإِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ مِنَ الْأَدَابِ couvrir la aoura, couvrir les parties de notre corps qui sont nommées la aoura, ça veut dire ce que chaque personne doit couvrir, ça fait partie de l'adam et ça c'est important dans notre religion pas seulement dans la vie du tous les jours à l'extérieur, mais même pour la salate par exemple, nous n'avons que pour la prière pour que la salate elle soit valide, parmi les shorots, les conditions de validité de la prière, c'est de couvrir la aoura bien sûr al -Wudu. Faire le woudou, les ablutions, ça c'est quoi C'est le adab, le respect avec Allah subhanahu wa ta'ala. Respecter notre salat, c'est pour ça qu'on va faire le woudou. Même si tu viens de prendre un bain, ça fait une demi-heure et que tu sens très très bien, si c'est le temps de faire la salat et que tu n'as pas le woudou, tu dois faire le woudou. C'est pas respect envers la Salat en tant que tel. C'est le concept ici de Al-Adab. Wa attatahur min al-khabath min al-adab Hatta yaqifa baina yada illahi tahiran. La même chose de nettoyer par exemple Notre corps ou notre Ou nos vêtements de toute najasa De toute impureté. Ça c'est requis pour la validité de la prière Et ça, ça fait partie de Al-Adab Pour que lorsqu'on fasse notre prière On soit présentable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Naha an yarfa'a basara'hu ila il nous a interdit salat, il nous a défendu de lever notre regard vers le ciel lors de la prière, lors de la salat quand on fait la salat on ne va pas regarder en haut si quelqu'un le regarde en haut ça c'est défendu par le prophète Muhammad, salat, comme il dit ici ibn que son sheikh il dit qu'il y a un salat qu'il y a un abd entre le robo et qu'il y a un abd et qu'il y a que le serviteur il va se mettre debout devant Allah subhanahu wa ta'ala en toute humilité parce que si on regarde quelqu'un droit comme ça on va regarder vers le haut ça c'est un manque de respect envers un être même un être humain quelqu'un qui a beaucoup de valeur les gens vont regarder par terre qu'on ait dit de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a rabbu alalamin de l'adab al, min al Allah, on ne doit pas faire face à sa maison et ne pas lui Une autre pratique ou bien plutôt règle pratique que plusieurs musulmans ignorent, c'est que le prophète Mohammed sallalahu alayhi wa sallam, nous a défendu lorsque la personne elle fait ses besoins que est défendu de faire face à la qibla ou d'avoir la qibla derrière soi. OK? Maintenant, les savants, ils divergent sur, juste sur une question qui est est-ce que ça s'est interdit même à l'intérieur des bâtiments quand il y a des murs comme ça ou il y a certains savants qui disent que ça ne s'applique pas à l'intérieur des maisons et ainsi de suite que c'est juste quand on est à l'extérieur, le fardat si quelqu'un est dans le désert ou autre chose, c'est clair mais ça, encore une fois, ça rejoint la même idée ici c'est par adab envers Allah subhanahu wa ta'ala après ça, il dit vem är det som är i ställen? Det är Allah. Det är Allah. Det är Allah. Det är salat Det är Allah. Det är Allah. Det är Allah. Det är Allah. Det är Allah. Det är Allah. Det är Allah. Det är à gauche. Ladienhum ala salatuhum daimun. Ad-daymuma ala salat. C'est pas seulement la continuité de faire la salat toujours à temps, mais aussi c'est le fait de faire la salat en étant quasiment immobile juste pour les actes qui sont qui font partie de la salat en tant que tel comme la prosternation et tout. Vous savez que les savants ils disent que celui qui bouge trop dans sa salat ça annule la salat. C'est quelqu'un qui bouge trop dans la salat. Quelle est la limite C'est quoi trop Salathe. Il y a l'opinion de Salathe. La quillade a lila alayha. Oui, elle est chez, chez certains juristes. Mais le, le principe le plus précis de qu'est-ce qui représente trop, mémorisez ça, écrivez ça. Les savants, ils disent qu'est-ce qui est trop qui va annuler la salette C'est toute personne que si elle va faire elle va faire des mouvements de sorte à ce que si quelqu'un est à l'extérieur de la salat, il va dire lui il n'est pas en train de faire la salat. Vous comprenez Que si de l'extérieur, on ne te voit pas comme quelqu'un qui est en train de faire la salate, ta salate, elle est invalide. Il faut recommencer dès le début. Donc, le léger mouvement, ça, ça n'annule pas la salate, mais c'est détestable, sauf si c'est pour une raison bien particulière quelqu'un il doit euh, il doit par exemple resserrer ses vêtements pour que ça tombe pas ou autre chose ça c'est l'il il y a pas de problème mais si quelqu'un bouge de façon non euh, bien euh, non justifiée ça ça devient détestable ça devient trop ça annule la salat donc encore une fois ça rejoint le point ici sur le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala avec notre créateur Lorsqu'on écoute la récitation del Koran, par exemple, le adab, c'est écouter, concentrer sur ce qui est, réciter en passant le Koran al-Karim. Si le Koran, un enregistrement del Koran, il est mis. Est-ce qu'on peut avoir l'enregistrement del Koran? Moi, j'ai le Koran dans mon auto et je suis en train de parler avec mes amis. Comment? Qu'est-ce que vous avez... C'est irrespectueux envers la parole d'Allah Azza wa Ce n'est pas obligatoire d'écouter le Coran maintenant. Si je veux parler avec mes amis, à la fin de la ayah, j'arrête le Coran. Je ne veux pas mettre le Coran et nous en train de rire, de faire la de parler de dunia, ainsi de suite. Oui. Oui. Si la maman, elle va prendre son enfant qui est en train de pleurer juste devant elle, est-ce que ça, ça invalide la salade Ça n'invalide pas la salade. Donc, ça, c'est l'exemple des, des mouvements qui sont faits pour une haja. Pour ça, dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il euh, qu prenait ses petits-enfants lors de la salade. Al-Hassan wa al-Hussein, il les prenait, alayhi salatu wa s-salam, Il les prenait comme ça et il les portait lors de la salade. Oui il n'y a pas de problème donc ce genre de, de, de tâches légères routinières ou autre chose comme faire le ménage ou quelqu'un il est en train de euh, je ne sais pas moi de, euh, de réparer des choses il n'y a pas de problème tant qu'on n'est pas en train de faire la roue je suis en train de parler avec quelqu'un d'autre on parle à haute voix on a une longue discussion en train de rire et tout ça c'est complètement irrespectueux envers le Oran c'est bon oui Oui, oui. Oui, oui. oui c'est comme Léa dit le frère ici. C'est trois, c'est ça. Chez certains juristes, c'est trois. Donc ça, c'est une question de de Donc il y a pas il y a pas de dalil là-dessus. Il y a pas de preuve là-dessus de un et de deux. Il y a des dalils qui nous prouvent que le prophète alayhi wa sallam, il a fait plus de trois mouvements dans certaines situations. Il a fait plus de trois mouvements à La Mecque lors de la salade. C'est clair. Donc il dit ici wadabu fi ruku'i an yastawi wa Allah ta'ala hatta wa yatada'ala wa yatasaghar fi nafsihi le adab le bon comportement dans le recours, dans l'inclinaison quand on fait notre recours c'est yastawi quand on est fois, arrivé à un certain normalement le ruku' c'est environ 90 degrés comme ça le ruku' OK si quelqu'un ne peut pas il est malade, il a un problème de dos, autre chose ça c'est aji, ça c'est une exception c'est pas la norme l'autre fois subhanallah j'étais dans un masjid, le il donnait un petit rappel après la salat comme ça un petit rappel, les règles de la salat et il, il parlait en anglais et il a dit, bon il a dit people are sensitive mais je, je dois quand même dire la vérité même si il dit, je, je veux juste vous expliquer que lorsqu'on fait le recours, il faut faire environ 90 degrés Sauf si quelqu'un, il est malade, on ne parle pas des malades. Il a dit, on ne parle pas des malades. Le lendemain, il a fait petit rappel comme ça, euh, petite révision, il a mentionné la même chose, brièvement. mentionné. Et j'ai entendu quelqu'un à l'extérieur du maître dire, mais le chèque, il pense que tout le monde est capable de faire ça. Le chèque, il a dit, <rire> si quelqu'un n'est pas capable, la yukallifu allahu nafsan illa woussa'aha. Mais normalement, C'est ça, c'est faire un bon recours. C'est pas Allahu Akbar, c'est mais Allahu Liman Hamida. Ça c'est pas un recours, parce que c'est une inclinaison. Elle dit ici, si, ça doit venir avec tawdîm, vénérer notre Dieu dans notre cœur et ressentir que nous on est petit, on est insignifiant. Du sârira nafsahu de se réduire devant Allah Subhanahu wa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 respecter vraiment si on ne connaît pas la, la valeur d'Allah Azoden entre guillemets je dis la valeur parce qu'il n'y a pas de mot en français qui corresponde vraiment au, au mot azame, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala deuxième chose c'est connaître aussi la religion d'Allah Azoden ça veut dire connaître ce que Allah il aime et ce que Allah Azoden il n'aime pas parce que Le bon comportement, le respect envers l'Azodè, c'est de faire les choses que Allah, il aime, de s'éloigner des choses que Allah, il n'aime pas. Si moi je ne connais pas ces choses que Allah, il aime, les choses que Allah, il n'aime pas. Et là je reviens au même point. La gravité, le niveau grave, c'est grave, c'est inquiétant, le niveau d'ignorance à propos de la religion qui existe chez plusieurs musulmans. Quand je parle ici de l'ignorance, je ne parle pas d'ignorance des détails. Il n'y a, a personne qui dit que chaque musulman doit être un savant, doit être un expert de l'islam. Ne parle pas de ça. Ce qui est inquiétant, c'est que lorsque tu trouves des musulmans, ça fait des années qu'ils sont musulmans et c'est n'est pas devenu musulman hier. Il est né dans l'islam. Malgré ça, il y a des choses de base de l'islam, des choses de base qu'il ignore et que peut-être il a même des croyances qui sont contraires à cela. Ça, ça fait peur, c'est effrayant quand tu parles parfois à certaines personnes mais ils te disent « ça, je ne savais pas, c'est la première fois ». Qu'est-ce que tu faisais pendant toute ta vie avant Tu n'as, tu t'es jamais intéressé à ouvrir un livre comme ça, à étudier. Vous comprenez l'importance de connaître ce que Allah Il aime, ce que Allah azawdani, Il n'aime pas. Je sais que ça c'est, au moins je connais le droit chemin, même si je ne suis pas parfait. Mais au moins je sais que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Je ne vais pas défendre le mal ou être contre le bien. Parfois, il y a des gens, ils vont être contre le bien ou ils vont défendre le mal, défendre ce qui est indéfendable. Après ça, wa Troisième chose pour avoir le respect envers l'azawajel, c'est avoir une âme nafs qui est acceptante, qui est ouverte à s'ajuster à si quelqu'un il y a quelqu'un qui est dur lui n'accepte pas de changer comme, comme je suis je ne changerai pas pensez-vous que lui va être un bon serviteur dans l'azoud non la question ici on appelle ça en arabe Inqiyad. ça parle beaucoup de ça dans les livres de foi de la l'aqida du dogme c'est quoi Inqiyad, l'inqiyad ok je vais suivre Je vais suivre, pas à l'aveuglette. Ça veut dire, si quelque chose, c'est ça ce que Allah Azzawajal, il veut, si ça c'est l'ordre du prophète, wa sallam, mon cœur, il va suivre. Il ne va pas résister. Qui a été le premier à résister? Iblis, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Shaitan, le Satan, Iblis, diable? Pourquoi est-ce que lui, il est cursed, mal'oun, maudit? Pourquoi? Il a refusé de se repentir avant, avant le repentir. Qu'est-ce qu'il a refusé déjà De se prosterner devant Adam, n'est-ce pas Il a refusé. Abba, c'est le contraire de Inqad. Il a fait preuve d'arrogance. Il a dit à Allah, toi tu me demandes à moi de me prosterner devant lui, cette nouvelle créature lui il est créé d'argile et moi je suis créé de feu moi je me prosterne devant lui non je ne le ferai pas c'est pour ça qu'il est devenu shaitan ar-radim la'anahullah il dit Allah dans le coran karim il est maudit jusqu'à la fin des temps en passant semaine dernière on va continuer demain incha'Allah dans le programme on couvre l'histoire de Adam alayhi salam prophète Adam alayhi salam Ce n'est pas la première fois que j'enseigne cette histoire en détail. Et à chaque fois que je l'enseigne, même moi personnellement, à chaque fois que je l'enseigne, j'apprends des choses nouvelles sur cette histoire et je suis émerveillé subhanallah par cette histoire. Comment est-ce qu'elle elle guérit tout, elle résout toutes les portes de nos jours Des doutes qui entrent, qui touchent à la foi et ainsi de suite. C'est juste incroyable ce qu'il y a dans une seule histoire du Coran. Et à cause de son importance, incha'Allah, bi'idnillah, d'habitude tous les cours qu'on fait, les séminaires comme ça et tout, je ne les mets pas publics, juste après, juste pour être fair envers ceux qui se présentent au cours, qui font l'effort de venir pour étudier, parce que sinon les cours n'auront plus de, de valeur. Mais pour cette histoire de d'Adam, très bientôt, inshallah, je vais la mettre sur internet, bi'idnillah. Vu, vraiment, c'est vraiment une histoire nécessaire pour chaque musulman croyez-moi le nombre de points de problématiques que ça résout c'est incroyable mais nous on dit c'est juste une histoire dans le Coran on la lit et on ne va pas méditer là-dessus malheureusement donc il dit ici une âme qui est flexible, qui est acceptante de la vérité en tant que telle. Numéro 2, al-adab alayhi wa sallam, le bon comportement avec le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Al-Qur'an mamlou' bihi, le Coran est plein de cela. Ça nous parle le bon comportement avec le prophète معه, au plus haut du bon comportement avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la pleine soumission au prophète Mohammed alayhi wa sallam dans ses ordres c'est accepter les akhbar quels sont les akhbar akhbar les informations lorsque les gens regardent peut-être de nos jours les gens encore une fois prennent sur internet et tout mais ça fait à peine une dizaine d'années, quinzaine d'années avant les gens ils avaient leur sacré bulletin de nouvelles 8 heures À 20h, ils vont mettre la télé et ils vont s'asseoir. C'était un moment sacré pour plusieurs personnes avant la venue de l'Internet. Parce que c'est à travers ça qu'ils vont connaître la vérité, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Okay? Et subhanallah, c'est comme si c'était la révélation du ciel. C'était comme ça. Ils ont dit ça hier aux nouvelles. S'ils ont dit ça, ça veut dire que c'est vrai. N'est-ce pas Donc, avec notre prophète Muhammad alayhi ça doit être comme ça. Quand il nous dit quelque chose Ali sallalah alayhi wa sallam on dit il a dit ça c'est Rasulullah, alayhi wa sallam c'est vrai Si le hadith il est authentique narration authentique c'est vrai que je le connaissais avant ou que je le connaisse pas maintenant je le connais alors il dit douna an yahmilahu an yuhamilahu muaradat khayal batil yusammih ma'qulan Sans s'opposer au prophète Mohammed sallalah alayhi wa sallam si quelqu'un s'oppose il va contredire il va tester Est-ce qu'on teste les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Est-ce qu'on teste Est-ce qu'on fait un contre-interrogatoire On va tester Oui Donc le seul test Qu'on soumet aux paroles rapportées du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam C'est leur authenticité en termes Historiques, en termes de Narration. On ne va pas juste accepter de n'importe qui qui nous dit « Le prophète sallallahu alayhi Il a, il a dit telle chose et on va le croire sur parole. » Ça, ce n'est pas vrai. Dans l'islam, les savants de l'islam, ils sont très stricts. Il n'y a, a rien dans ce monde, rien. Je lance le défi ouvert. « Si quelqu'un me prouve wrong, je vais faire un fundraising pour que les gens me m'aident. Je vais amener un million de dollars, je vais lui donner ça. »« Je dis ça parce que c'est impossible que quelqu'un puisse vraiment vaincre ce, ce challenge. » C'est impossible que quelqu'un puisse nous amener un système de critique, de narration historique et de parole qui se rapproche, je ne dis pas meilleur que ce qui se rapproche des sciences du hadith que nous avons dans l'islam, des sciences du hadith. On ne parle même pas du Coran, l'authenticité du hadith, ça dépasse l'authenticité de toute autre chose dans ce monde. Et ça, comme j'ai dit, c'est un défi ouvert. Quiconque veut, veut faire euh, débat là-dessus, on n'a aucun problème. Parce que ça, c'est plus que confiance là-dessus. Donc, ça, c'est le test qu'on fait passer. Est-ce que le hadith, il est authentique ou non Après ça, si le hadith, il est authentique, attribué au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne lui fait pas passer de test. Comme il dit ici, « khayalin » par l'imagination qu'il va appeler la raison. Il y a des gens qui disent « appeler la raison ».« Frère, cette semaine, il m'a envoyé un message, leur message ». Il m'a dit, regarde, euh, j'ai connu quelqu'un dans le domaine des affaires. Il m'a envoyé ce message. Parce que ce quelqu'un dans le domaine des affaires, c'est un quraniste. Ça veut dire qu'il ne croit pas en la sunna. Il dit, moi, je crois seulement en le quran. Il m'a dit, regarde, il m'a envoyé ce message très éloquent de 10 minutes avec plein de shubuhat comme ça. un deux trois Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas suivre le hadith en soi, en suit le quran Peux-tu peux répondre à ça J'ai écouté le message. Plein de contradictions. <rire> des chebouhades très très faibles il y a pas plus faibles que les chebouhades des coranistes en passant il y a certains sectes qui ont des chebouhades plus plus dures plus problématiques il faut vraiment se connaître et tout mais des petits groupes comme ça comme les coranistes et tout c'est vraiment du jeu d'enfant pourquoi je dis ça encore une fois parce que parmi les choses que cette personne a dit a dit oui on on, on ne suit pas les hadiths on suit le coran et on a la raison donc là c'est mettre la raison supposer raison contre le hadith ma raison c'est pas ta raison c'est pas ta raison c'est pas la raison de l'autre c'est pas la raison de l'autre chacun ici il a sa propre version de la raison il y a des choses que moi je trouve super raisonnables toi tu vas dire ça ça fait pas du tout de sens alors c'est la raison de qui qui va qui va décider justement Allah Azza wa il a envoyé des prophètes pour nous enlever cette tâche là de faire la guerre au sujet de la raison qui a raison qui n'a pas Raison. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement critiques dans ce monde qu'on ne peut pas laisser ça à toi. « Qu'est-ce que tu penses Moi, qu'est-ce que je pense ?» Et là, on va être en conflit. « Non, j'ai raison, tu as raison. » Alors, Allah a, zaudi, il a tranché. Il nous a envoyé des prophètes et des messagers. La raison, ça peut faire beaucoup d'autres choses pour inventer, pour faire la technologie, pour gérer ce monde et cette terre et ainsi de suite. Mais pour les harkams, le haqq, la vérité, le faux, les dogmes, ce qui fait partie du monde de l'invisible, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé. Ou de devancer, de mettre avant le prophète Mohammed s.a.w. les opinions des gens, les opinions des gens. Ça c'est pas le bon comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle de quelle opinion par exemple Qui pourrait nous dire Quelles sont les opinions des gens Quelles opinions les gens mettent-ils Certaines personnes mettent ils avant, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc de nos jours, c'est la supposée science. Donc ça c'est le scientisme. Tafsir du Coran, ça c'est pas un problème Tafsir du Coran, ça fait partie de notre religion Donc ça peut pas être Un, un tafsir authentique, ça peut pas être Contraire à la parole du prophète Mohamed Mais on parle ici de gens qui je, je comprends ce que ce que tu veux dire Tu parles plus en termes de priorité toi Non, nous on parle en termes de celui qui va Contredire, il va dire non le prophète Il a dit ça mais Lui il a dit ça et on doit suivre Plutôt lui dans ce cas là, oui La loi humaine Très bien, oui paroles de certaines personnes influentes ok, chez des gens qui aiment la philosophie ça va être des paroles de philosophes oui oui tout à fait donc ça si vous revenez au, au point avant c'est justement l'une des choses qui c'est l'une des réponses de base de ceux qui rejettent les hadiths parce que Selon eux, les narrateurs du Hadith, c'est des menteurs. Les narrateurs du Hadith, c'est les mêmes qui nous ont rapporté le Coran. Si tu rejettes leur narration du Hadith, pourquoi tu acceptes le Coran tu l'as eu d'où Est-ce que c'est toi qui es parti à Médina pour aller visiter le prophète C'est les mêmes générations de Savants qui t'ont transmis le Coran et qui t'ont transmis le Hadith et la jurisprudence. Mais comme on l'a dit, en termes de contradictions, dans certaines sociétés, ça va être le chef de la tribu. Okay, les, les rituels tribaux ça va, des gens ils disent, nous on est musulmans, on, a, on suit l'islam, mais s'ils reçoivent que ça c'est le prophète ça, qui dit, ah, disent, non, non, ici notre, notre, nos cultes tribaux ça ne dit pas ça, ça on, nous on suit la tribu. Donc chaque peuple, chaque communauté, chaque personne, elle a ses propres ahoua qu'elle va, qu pourrait devancer avant le prophète Muhammad alayhi wa sallam et ça c'est pas le bon comportement avec le prophète alayhi الله wa sallam فَهُمْ نَجَاتَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بِهِمَا تَوْحِيدُ الْمُرْسِلِ وَتَوْحِيدُ مُتَابَعَةِ فَلَا غَيْرِهِ وَلَا Donc ça c'est deux formes de monothéisme. Le monothéisme dans l'unicité de l'envoyeur, celui qui a envoyé c'est Allah celui qui a envoyé le messager et l'unicité de celui qu'on va suivre, ça veut dire, c'est l'envoyé lui-même. Toujours, imagine ça dans ta tête. Hadith authentique devant toi. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était devant toi, et tu vas dire, non, ya Rasulallah, je ne suis pas très d'accord avec toi. Non, ya Rasulallah, c'est bien ce que tu as dit, mais moi, on m'a dit autre chose. Ok À toi d'imaginer les conséquences de ça. Qu'est-ce que ça, ça veut dire pour ce qui est de Ash'hadu anna muhammadan Est-ce que ça se tient sur Ashhadu Ahmed Ashadou Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed cette Ahmed Ahmed grand Ahmed grand Ahmed Donc, il dit, c'est ça vraiment le bon comportement avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas de désobéir au prophète sallallahu alayhi wasallam, sallam, de se dissocier de sa voie, de, de, de, de, de sa guidée, de ses enseignements. Après ça, on aime Rasulullah. Pourquoi est-ce qu'on Rasulullah Parce que si quelqu'un dit... Un Rasoul Allah va dire « Sallallahu alayhi wa sallam ». Certaines personnes, c'est ça. Ils vont quoi Exagérer. Exagérer. Lever leur voix. Lorsqu'ils entendent le prophète Mohamed, ils Sallallahu alayhi wa sallam ». Alors, ils disent « c'est pas ça le bon comportement. » Si tu cries, tu lèves ta, ta voix, après ça, tu vas dans les faits, tu dis « Moi, ces enseignements ça ne je ne m'identifie pas à ça ça c'est pas vraiment suivre le prophète Mohammed عليه comme les gens qui font euh, lorsque c'est ça c'est on va faire le maoulid on va célébrer la naissance du prophète صلى الله عليه وسلم on va faire la fête on va faire ok est, la danse la la musique parce qu'on aime rasoulullah صلى الله عليه وسلم de quel amour parle-t-on sous quelle logique je ne sais pas ou il dit ici ou le Coran et la Sunna enma naqra'uha tabarukan la anna natalaqqa min huma usul wa furu'ahu ça c'est chose très présente de nos jours Encore une fois la la la laïcisation par la force des musulmans on a laïcisé les musulmans on t'a mis dans une boîte ou on t'étouffe jusqu'au point que toi tu acceptes de vivre comme ça c'est quoi laïciser les musulmans c'est que on va enlever leur religion de leur vécu. De ce fait, le Qur'an ainsi que la Sunna, c'est devenu seulement pour la baraka, même pour certaines personnes, entre guillemets, religieuses. Qu'est-ce qu'on veut dire par la baraka Qu'est-ce qu'on veut dire par ça Par le tabarruc. parfois, ok, donc si c'est pertinent, bon, je ne suis pas d'accord sur le mot pertinent parce que c'est, si on l'appelle quand c'est pertinent, ça veut dire qu'on est en train de suivre vraiment l'islam mais par tabarro, qu'est-ce qu'on veut dire mettons un moushaf dans la voiture on va mettre moushaf, petit coran comme ça, dans ma voiture pour que je sois protégé, je vais mettre un grand moushaf dans mon salon Pour que je sois pour la baraka. C'est pour la baraka. Un peu plus loin pour certaines personnes. <rire> une fois, j'étais rentré dans une boucherie halal. Je ne connais pas le boucher. Je suis rentré, c'est la première fois dans ma boucherie. Et il parlait au client juste avant moi. Et pour faire la promotion de sa viande, il avait le Qur'an qui était, qui était allumé. Il dit ça, c'est viande 100% halal. Et le Coran est récité là-dessus. <rire> il est en train de faire la promotion. Il y a, il y a de la baraka dans cette viande. Okay? C'est juste de la viande. Soit elle est halal ou elle est pas halal. C'est tout. Donc, on appelle ça la baraka. Mais même malheureusement pour certains savants, même pour certains savants, des personnes de science, des étudiants de science et tout. Plus que le Coran, même le Hadith. Même le Hadith, on va dire, ok, on va faire des majalis, on va lire Sahih al-Bukhari, du début jusqu'à la fin. Tabarrok, par les paroles du prophète Mohamed a.s. C'est beau, mais où est le reste Où est le reste On lit le Coran, on ne le comprend pas, on ne cherche pas à l'implémenter. On lit les Hadiths du prophète وسلم, on ne les comprend pas, on ne cherche pas à les implémenter. Ça veut dire que c'est devenu quoi C'est devenu des rituels, seulement des, des, des, des, quelque chose de presque de la culture au en fait. Des coutumes comme ça, des symboles. Cette religion-là n'a plus de... On est en train de dire que la religion n'a plus de pertinence. Elle est plus, elle est plus pratique de nos jours. C'est un historique, c'est comme un musée. On va se rappeler de ça, on va... Ok Islam, c'est pas pour ça. C'est pas ça l'islam mais c'est pas ça le comportement avec le prophète Mohammed comme Allah il dit Alors écoutez cette ayah est très importante aussi cette ayah dans le Coran al surat al-Mu'minoun c'est la ayah 71 Cette ayah nous parle du fameux verbe qu'on utilise tellement de nos jours follow suivre Alors, sur Internet, suivi par suit, followed by follows, toujours. Concept de concept de follow, il est très présent dans le Coran, n'est-ce pas De verbe, il est répété tellement de fois que je compte même pas le nombre de fois. Il t'abaga, il t'abagu, il Allah dans cette il dit Wallahu t'abaga al-haqu ahwa La fasade des cieux de la terre et Si le haq, le haq c'est la vérité, si le haq suivait leur hawa, leur au pluriel, ahwa, leur passion, quel est le problème avec ça Si le haq, la vérité, va suivre leur passion, quel est le problème Fasad, ça c'est dans ayah. Ils vont prendre leur passion pour des... Vérité, Mais regardez ici la logique de la vie. La vérité, elle suit ou elle doit être suivie On va quoi Suivre la vérité. La vérité, elle va pas suivre ce, les passions des gens. Un système dans lequel la vérité, elle va suivre les passions des gens, c'est un système qui est voué à l'échec. Un système dans lequel on va dire que la drogue, elle est illégale toute forme de drogue est illégale interdit de consommer, de vendre d'acheter, de produire mais qu'après certaines années on va dire mais bon, on, on est incapable de pratiquer ça les gens consomment de la drogue anyway on est incapable de les envoyer tous en prison, qu'est-ce qu'on va faire on va légaliser certaines formes de drogue, on va dire les drogues légères on va les appeler les drogues légères on va les légaliser Et on doit dire, il faut acheter juste par tel... Mais les gens continuent quand même. Et là, on va fermer l'œil. Et là, quelques années plus tard, ça c'est à <rire> du shéitan, n'est pas de, du satan, du shéitan, du diable. Quelques années plus tard, à peine, on va dire, les drogues fortes, il y a plein de personnes qui les consomment. On va les rendre quoi Légales. Mais là, tu t'enfonces vers où Ça va se terminer où Alors là, L'égal, ça veut dire c'est « al-haq », c'est la vérité, ça veut dire c'est ce qui est bon. C'est quoi le problème ici C'est que l'idée à sa base, elle est, elle est faussée. Le fait d'ouvrir la porte que le vrai, ça va suivre les passions des gens. Ce n'est pas les gens qu'on va leur dire « non, non, non, même si vous avez tous tort, il n'y a pas de problème. » Mais la vérité, c'est la vérité, elle ne changera jamais. Alors il dit subhanahu wa ta'ala Allah al <t 'an> si leur opinions corruption habitants alhamdulillah Allah vérité, la personne qui pourra changer la la vérité elle sera toujours présente. Donc après ça il dit Parmi aussi le adab, le bon comportement avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas devancer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on veut dire par devancer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Allah azza dit dans le Coran Karim, sourate al-Hudurat, Ja eyyuhalladina amanu La tuqaddimu baina yadaillahi wa rasoolih Ou vous qui croyez La tuqaddimu Ne mettez pas, ne devancez pas avant, le, avant Allah Et son messager Sallallahu alayhi wa sallam Alors qu'est-ce que ça veut dire ça La yataqaddam baina yadaillahi bi amrin wala nahi De ne pas devancer le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Par un oui ou par un non Par un ordre ou par une interdiction Imaginez encore une fois, toujours, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec nous et quelqu'un lui demande une question. Ya Rasoul Allah, est-ce que ça c'est licite ou illicite Ai-je le droit ou est-ce que j'ai tort Si moi je vais répondre avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vais mettre en avant, de dire oui, oui, tu as raison. Est-ce que ça c'est comportement acceptable avec Non. Alors ici les ulama, ils disent « La tuqaddimu bayna yadaillahi wa rasooli » Baina yadai sunnatihi ba'da wafatihi kattakaddomi baina yadaihi fi hayatihi. Le fait de devancer, de se mettre devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant sa sunnat, sa tradition, après sa mort, c'est comme se mettre physiquement devant lui lors de sa vie. Ayla taquulu khilaf al kitab i wa sunnat. De ne pas dire des choses qui sont contraires au livre d'Allah ou à la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui Oui, exactement. Le deuxième, c'est ça, c'est le monothéisme, c'est l'unicité, le tawhid plutôt, pas le monothéisme, parce qu'en arabe on dit tawhid, mais en français ça peut sembler bizarre monothéisme avec le prophète sallallahu alaihi wasallam. C'est plus l'unicité du suivi. Ça veut dire suivre le prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C'est lui notre Rasoul, alayhi sallallahu alayhi sallam. Il n'y a pas Rasoul ou Allah sallallahu sallam, mais quelqu'un d'autre qu'on suit en même temps, on va mettre au même niveau que lui alayhi sallallahu sallam. C'est clair? الله عز وجل إلدي سبحانه وتعالى قصي أن ألا ترفع الأصوات فوق صوته فإنه سبب لحبوط الأعمال فما ظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به الله عز وجل قصي نديد انصورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا Allah Azza wa Jinn dit de ne pas lever sa voix au-dessus de la voix du Prophète Muhammad Sallallahu Asim. Les compagnons qui étaient physiquement avec lui n'avaient pas le droit de parler plus fort que le Prophète. Muhammad Sallallahu alayhi Rasulullah Sallallahu Asim est en train de parler quelqu'un va élever sa voix pour se faire... Pour... C'est quoi la conséquence de ça Qu'est-ce que Allah wa Jinn dit si quelqu'un fait ça Vos actions pourraient devenir Par, pourrait partir en ruine égale zéro auprès d'Allah toutes tes charités tout va partir en ré, réduit à néant tellement c'est grave que quelqu'un va lever sa voix sur la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et là il y avait un compagnon lorsque cette ayah elle a été révélée il a disparu de la scène le prophète sallallahu alayhi wa sallam après quelques temps quelques jours il a dit où est-ce qu'il est, -ce qu il est Alors, ça fait longtemps qu'on ne le voit pas ils sont partis le chercher à la maison ils le trouvent en train de pleurer Il a dit, moi, mes actions sont finies. La, le verset, il parle de moi. Il a pensé que le verset parlait de lui. Regardez comment les Sahabaï pensaient qu'ils étaient visés directement par le Coran. Mais le prophète, sallallahu alayhi leur a dit que ça ne parle pas de lui. Il lui a annoncé la bonne nouvelle, alayhi sallallahu wa sallam. Lui, c'est juste que physiquement, ce n'est pas à ça exprès, il avait une voix qui était portante. Il y a des gens, il, il peut s'efforcer à parler doucement, il ne peut pas. Ce n'est pas qu'il s'efforcer à parler plus haut que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Alors il nous dit ici, l'imam Ibn al-Qayyim, si ça c'est pour celui qui élève la voix au-dessus du, du prophète, sallallahu alayhi salam, qu'en est-il de celui qui élève son opinion au-dessus de la parole du prophète Mohamed, sallallahu alayhi salam Lui, il dit, ça c'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi salam, il dit, moi je dis, et il va porter ça plus, plus haut. Quelque chose de très très grave. Aussi, alayhi salatu al-salam, ça fait partie du comportement avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi salam, de ne pas s'adresser au prophète sallallahu alayhi salam, de la même façon qu'on s'adresse aux autres, selon une interprétation de la ayah Ça veut dire que les compagnons n'avaient pas le droit d'appeler le prophète sallallahu alayhi salam, « Hey, Muhammad !» Il l'appelait quoi ?« Ya Rasoul Allah !»« Ya Nabi Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous aussi, de nos jours, quand on fait référence à lui, on dit le prophète, Rasoul Allah Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Les seules situations dans lesquelles on peut dire Muhammad, alayhi wa sallam, c'est si on veut expliquer que lui, il est Rasoul Allah. alayhi wa sallam. On dit, qui est notre prophète Vous allez dire, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah, il dit, Muhammadun, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Men en par exemple, staghfirullah, de men son hadith, on va dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On dit Rasulullah sallallahu salatu wa salam. Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a un titre, le titre le plus, le plus noble. Il a le titre qui est le titre de d'Allah wa ta'ala. On ne peut pas lui soutirer ce titre-là lorsqu'on parle de lui. Aussi une autre interprétation de la aïe « La taj'alu dua'ahu lakumbi manzilati dua'i bardikum barda » L'autre interprétation aussi de la ayah qui est tout, tout, juste, tout autant juste que la première, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa s'adresse à l'un des croyants, des compagnons lors de son temps, c'est pas comme si ton ami, il t'appelle, te dit viens, tu peux lui dire, je viens tout à l'heure, plus tard, je suis occupé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a a ahad s'il appelle quelqu'un, il doit se présenter, il doit venir, il ne peut pas retarder parce qu'il est un célèbre hominal ad abi ma'ahu. Allah yustej kela kauluhu, belteshkelu ara uli kaoulihi. Regardez bien ça. Ça c'est un paradigme, ça, est, comment est ce que notre raison doit être réglée, même notre raisonnement. Moi en tant que Muslim, c'est même mon raisonnement, comment est-ce qu'il est réglé? Il est réglé par l'islam. Allah yustej kella kawluhu. C'est quoi yustehkel? Que je ne trouve pas problématique les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa et ses enseignements que je trouve problématique d'autres paroles et enseignements à cause du fait qu'elles sont contraires à quelqu'un a dit quelque chose mais dit, c'est étrange ce que lui il dit parce que ça c'est pas en accordance avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça c'est la bonne façon de voir les choses mais si quelqu'un il dit Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça mais mon prof de science c'est pas ça ce qu'il a dit les données scientifiques ne mènent pas à la même chose ok donc là c'est un manque de yaqin de certitude dans l'islam et un manque aussi de comportement avec le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam c'est pas que l'islam c'est pas que le prophète Muhammad il amène des choses qui sont contraires à la science c'est pas ça si on parle de la science la science au sens des vérités des faits ce qui est vraiment un fait universel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'amène jamais des choses contraires à ça. Parce que celui qui a envoyé le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même qui a créé cet univers, ça vient de la même source. Mais lorsque l'on dit cette chose-là, ce n'est pas en accordance avec ce que le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit, il y a deux possibilités. Soit la science elle s'est trompée, n'a pas encore eu la pleine réponse, ou celui qui l'a présentée, Professeur de sciences, ce n'est pas toujours celui qui connaît tout sur la science. Il peut se tromper, même lui, il a étudié des choses, mais il n'a pas bien fait ses... la préparation de son cours. Ça, ça peut arriver. Soit que ce n'est pas de la science, c'est une prétendue science, ce n'est pas vérifié, ça ne représente pas les faits universels, ou que moi, je n'ai pas compris ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai mal compris ou je me suis fait un hadith qui est faible, qui n'est pas authentique ou autre chose. Taïe. Troisième et finalement donc on a parlé du adab avec comportement avec Allah Azza wa Jall 2 avec le prophète Muhammad euh, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et finalement maintenant brièvement le comportement avec les créatures d'Allah Azza. Al adabu ma al khalq, فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم فلكل مرتبه ادب. Alors écoutez ce principe Ce principe dilué de nos jours, on nous, on nous a enlevé de nos jours, on nous a enlevé le bon comportement, même, même avec les êtres humains, avec les créatures d'Allah. C'est quoi le bon comportement avec les autres C'est de donner à chacun sa juste valeur, le traitement qu'il mérite. Ce n'est pas vrai que tout le monde a droit au même traitement. Ça, ce pas vrai. Chacun a une position, chacun a un. Parfois, c'est contextuel, c'est un contexte un médecin dans sa clinique lorsqu'on va aller le voir pour une consultation, est-ce qu'un médecin on le traite comme son infirmier par exemple Est-ce qu'ils ont droit au même... à la même valeur lors de leur exercice Non. Ça c'est un médecin, ça c'est son infirmier. À l'extérieur de la clinique c'est autre chose. Mais dans le cadre du travail. Un enseignant... Lors du cadre de son cours, c'est son ense, c'est un enseignant, un expert dans le domaine de son expertise. Qu'est-ce qu'on fait Si je m'y connais pas, il s'y connaît très bien. Qu'est-ce que je fais J'écoute, j'apprends, je respecte sa science et ses connaissances. Quand il sort de ce domaine, il parle d'une chose qu'il ne connaît rien du tout. Là, on va. Regardez. On a parlé tout à l'heure au début, la, la fameuse conclusion qui s'est faite avant l'introduction même du cours. On parler des, des charletons. Alors, regardez ça. Parmi les, les farces qui sont utilisées de nos jours, de la fraude, pas la fraude faite aux grands-parents pour leur enlever l'argent, on ne parle pas de ça. La fraude dans le domaine de la religion. Il y a beaucoup de speakers et de supposés imams et influenceurs et je ne sais pas quoi sur Internet de nos jours qui seront présentés avec le titre quoi Docteur. Alors, conférence sur l'islam avec docteur. Docteur dans quoi Docteur dans quoi Pour que ça ait de la valeur spéciale, la moindre des choses, même ça, je ne dis pas que c'est toujours nécessairement le cas, mais si on va garder ça simple, académiquement parlant, pour que ça ait une valeur que, okay, parce que quand on nous dit docteur c'est quoi c'est oh attention c'est quelqu'un d'important c'est ça n'est-ce pas sinon ils ne vont pas mettre ça docteur pour juste dire euh, il s'appelle Ahmed quelque chose dire, docteur docteur ça veut dire attention il va vous apprendre des choses très very important person s'il si est docteur s'il va enseigner l'islam alors moi j'assume que tu m'as ramené un docteur dans les sciences de l'islam si tu m'as amené un docteur en génie mécanique en psychologie en boulangerie peu importe pour enseigner l'islam ce docteur là c'est de la manipulation irrelevant. ça n'a aucun rapport avec ce domaine on amène un médecin il est médecin Et il va venir pour faire un cours, conférence sur l'astronomie. On va dire il est docteur. Mais quelles sont tes qualifications en physique, en astronomie, pour que tu parles de ce sujet C'est ça ce qu'on veut savoir. On ne dit pas que tu n'es pas qualifié, mais peut-être que tu es un qualifié au niveau bachelors, niveau maîtrise, mais peut-être pas niveau docteur. Alors de nos jours, on nous amène beaucoup de personnes qui ont très peu de connaissances en islam. Mais c'est pour vous dire, taisez-vous et écoutez, c'est un docteur. Vous comprenez Alors ça, il faut faire attention, toujours ce DR. Il y a des savants comme Cheikh Chankiti, grand juriste de nos temps, dont Nadine a très connu. Lui et, et d'autres, il y a des grands savants de l'islam. Ils se sentent mal à l'aise de dire, je suis docteur dans le sharia. Grands savants de l'islam. Ils, ils ont leur... Mais ils voient que des gens qui sont au niveau des étudiants, de leurs étudiants, ils portent ça docteur ils mettent ça par le docteur. C'est insultant pour moi de mettre maintenant ce, ce titre tellement c'est devenu « Lance partout ». Et on vous a dit, en Amérique, il y a certaines universités qui, qui vendent des doctorats en sciences islamiques pour 10 000 pièces. Oui. Euh, oui, c'est dans des universités, c'est ça. En, th en théorie, ça devrait être comme ça. De nos jours, ça a changé un peu. Dans le temps, c'était docteur. Ça veut dire que quelqu'un a étudié longtemps un Azhar ou un Madinah ou un Qura ou autre chose. Il est vraiment spécialisé dans un domaine. De nos jours, on a vu des docteurs qui ne savent pas réparer leurs salats. ne savent pas faire ce jour de ça. Donc, alors il dit ici « Chaque statut a un adab bien particulier qui lui est redevable. Donc l'adab ma al avec l'adab il y a le bon comportement vers les parents, les parents ont droit à un bon comportement qui est spécial, d'un caractère spécial. Même que la mère, elle a droit à un certain comportement qui représente la mère et le père, il a un certain droit, à un certain comportement qui représente le père. Chacun son profil, ce qu'on lui doit. Après ça, il dit wa ma'al adabun il y a un comportement avec un Savant. Il y a des gens, ils mélangent. C'est quoi le comportement avec le savant en islam? C'est quoi le comportement avec? Regarde, quand les gens ils mêlent les choses, c'est ça où les choses ne vont pas bien, ne pas, marchent pas bien. Oui. Le respect, dans quel sens? Pratico-pratique. D'être patient, d'écouter, ok? De ne pas l'interrompre lorsqu'il est en train de, de finir sa phrase ou ses enseignements, autre chose. Il y a Adaboustou El, donc il y a un temps pour poser des questions. Euh, le, le savant aussi, c'est un être humain, s'il a besoin de se reposer. Donc ça c'est Mais il y a des gens, quand ils mêlent, regardez, qu'est-ce qui arrive Il y a des gens, ils disent, l'Islam nous demande de, de respecter les savants. Alors quelqu'un, il va aller parce qu'il y a un savant, pour montrer le respect aux savants, je vais lui porter ses souliers. Là, tu viens de mêler. Ça, serait un, ça, ça serait un bon comportement avec tes parents, par exemple. Pas avec le savant. Chacun, il a son, son statut. Vous comprenez Chacun, il a sa, sa place en Islam. Alors il dit, « wa ma'a » وله مع الاقران ادب يليق به ومع الاجانب ادب غير ادبه مع اصحابه وذوي انسه donc avec les aqrane c'est qui les aqrane aqrane c'est les personnes qui sont de ton age de ton niveau ça y a un adab en adab ou un peu être plus ouvert plus à l'aise OK on peut se montrer plus Sans arrogance, mais on peut montrer plus qu'on a de la valeur et ainsi de suite. C'est des gens de ton âge, de ton même niveau de, de, de connaissance. Avec les, les étrangers dans l'islam, il y a un adab. Des étrangers, ça veut dire des gens que tu ne connais pas. Quelqu'un tu ne l'as jamais vu, tu viens de le croiser, c'est un étranger. Il y a un adab. Il faut rester un peu, un peu réservé pour garder al morouah, un peu de haya, un peu de pudeur. Haya mina, al-iman c'est pas comme les gens que tu côtoies chaque jour ça c'est ton meilleur ami ça fait de tes meilleurs amis, tu peux rigoler tu peux ouvrir des des sujets plus euh, peut-être plus controversés qu'il va aimer qu'il va pas aimer, tu vas pas donner trop d'importance à ce qu'il soit d'accord ou pas d'accord avec toi ou la façon que, laquelle tu vas présenter les choses parce qu'en passant même l'amitié dans l'islam les, les savants dans l'islam ils ont même écrit des livres sur l'éthique bon de l'amitié en islam, à quelqu'un qui est ton meilleur ami ou parmi tes meilleurs amis en... dans la vie, normalement, il ne devrait pas avoir trop de takellouf. Qu'est-ce qu'on va dire par trop de, Trop de sensibilité, trop de faire attention à ce que tu dis. Vous comprenez? Avec tes meilleurs amis, normalement, tu devrais pouvoir parler assez à cœur ouvert, sans que lui ne, passe, ne pense du, du mal de toi. Dire, attention, il faut faire attention à comment tu me présentes la chose. On est de meilleurs amis, on se connaît depuis longtemps. Tu me connais comment je suis, je ne suis pas quelqu'un qui te veut du mal ou autre chose. C'est clair. Donc chacun a sa propre position. Le comportement avec l'invité dans l'islam. L'invité c'est une chose. Les gens qui sont locaux, qui vivent avec toi, c'est une... Autre chose, on ne les traite pas de la même façon. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'invité ?« Mankana yu'minu billahi wal yawmi al fal yukrim <mère> »« Daifahou » Honorer notre invité, le traiter avec honneur, un traitement bien spécial de notre invité dans l'islam. <mère> « Wa li kulli halin adab » La même chose ici. Chaque situation, maintenant, même envers moi-même, il y a des adab pour chaque chose. Pour manger, il y a un adab dans l'islam. Quelles sont les pratiques Un, deux, trois, rapidement, comme ça, des des exemples. Pratique de Adam lorsqu'on mange avec la main droite la nourriture devant soi, la nourriture devant soi donc s'il y a comme ça un grand plat les gens sont en train de, de prendre de ce plat si le plat est homogène <rire> si le plat est homogène un grand plat de couscous, pas mal la même chose territoire égal comme ça On va manger de ce qui est devant nous. Coule mima, yalika. Je vais pas aller là l'autre côté chercher le meilleur morceau de la viande et je vais le prendre. <rire> c'est pas bon, le bon comportement. Mais les savants, ils disent bien sûr si c'est pas si c'est pas séparé. De façon égale, si on a mis juste le pain de ton côté, la viande de poulet de l'autre côté, là c'est normal que tu aies le droit de prendre des autres, des autres côtés. C'est bon. Donc manger avec la main droite, Sembilah, dire Bismillah. Donc tout ça, ça fait partie de de adabu at-ta'am, de ne pas gaspiller, de ne pas gaspiller la nourriture. Ok. Qu'est-ce qu'on va dire par ne pas gaspiller la nourriture Ça veut dire prendre selon ce qu'on pense pouvoir manger. C'est pas l'autre extrême aussi. Excusez-moi pour le mot, mais il y a des gens qui pensent que lorsqu'on dit qu'il ne faut pas gaspiller, il y a des gens qui pensent que l'estomac devrait être un sac d'ordures. Ça veut dire un peu tout. On ne force pas de manger tout dans l'islam. OK, c'est pas on s'efforce, il faut finir le plat coûte que coûte, c'est pas ça. Si tu ne peux plus manger, tu ne manges pas. Parce que... Button. ça aussi c'est un mauvais comportement dans l'islam de trop manger comme ça sauf à l'occasion il y a des, des occasions où Alima, la fête de l'I dont tu as invité euh, quelqu'un de tes, de tes proches tu es chez ta mère elle a, fait de, elle a travaillé très dur pour faire de la bonne nourriture pour toi et ta mère elle dit mange mange encore plus pour lui faire plaisir tant que ça ne va pas t'étouffer bien sûr tu peux manger plus qu'à ta faim c'est encouragé dans ce genre de situation c'est clair mais Sans gaspiller aussi. Gaspiller, ça veut dire quoi Gaspiller, c'est quoi C'est comme les gens, ils vont au buffet, vont prendre plusieurs, euh, plusieurs euh, plats, remplir, remplir, remplir, remplir, va tout mettre devant lui, parce qu'il mangeait avec ses yeux. Là, il va manger un peu, eh, je ne peux plus. Tout va aller au, au sac d'ordures. Donc, voilà, tu vas faire Les chourbes et adab, pour boire, il y a des adab. Alls dessiljer rökuti och dödholi och churuti och siffer och iqamati och nöjm ädab. Alls dess situationer där de komportementetik. maison Comment sortirar euh, de lämman. maison Comment kommer in i lämman. Hur man reser. Allt det de sannar, de har skrivit. Jag kan inte, såklart, de religiösa, insha Allah, Allahu Akbar. Ta'ala allahul di. Och det är det. Alla är det. Alla Il y a l'éthique, le bon comportement de la parole et il y a aussi le bon comportement de l'écoute. Quel est le bon comportement de l'écoute Il dit « secoute ou alistima », silence et l'écoute. Quel est le bon comportement Excellent, donc de ne pas prêter oreille à ceux qui ne nous regardent pas. Quelqu'un est en train de parler à voix basse, chuchoté à quelqu'un d'autre Ils ont de la même famille, ils se partagent des secrets de famille. Je ne vais pas faire comme ça pour essayer de capter qu'est-ce qu'ils se dit. Non, ça c'est de l'espionnage. Voilà, comme Allah Azza wa il dit, qu'est-ce qu'on a aussi Écoute du silence et le euh, comportement éthique du silence et, du, et de l'écoute, qu'est-ce qu'on a aussi La médisance de ne pas écouter la... Qui a dit la médisance de ne pas écouter la médisance, n'est-ce pas Donc, dans l'Islam, le riba. Si quelqu'un est en train de faire le riba et médisance à une autre personne, en train de parler du mal de cette personne, je ne vais pas commencer à sourire pour lui faire plaisir, ok Soit je lui dis c'est pas bien ce que tu fais, c'est dans le riba, ou je vais boycotter, je vais quitter cette assemblée-là. Si les gens disent du bas, du faux, du haram, des choses haram, ainsi de suite, aussi on n'écoute pas. قد نزل عليكم في في في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره il y a des gens qui se moquent de la religion d'Allah azza wa jalla ainsi de suite on n'a pas le droit d'être avec eux et de les écouter si on peut pas leur répliquer et les réprimander pour cela de faire un inkar en tant que tel donc voyez qu'il y a plusieurs situations kisandifigand, så man stödjer bättre den här och den andra som är som skådespelare och man stödjer och man stödjer bättre att ha som är mindre i den här och i Al-Hirman, il dit « Regarde l'état de toute personne qui a fini comme petite personne, pas fait grande chose dans la vie. Tu vas trouver qu'il y a du mauvais comportement qui était derrière cela. » Après ça, regardez les, les, le bel exemple qu'il nous donne, subhanallah, le contraste. Adab al-Siddiq, al c'est le véridique. Abu Bakr, al-Siddiq, meilleur compagnon du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam meilleur croyant après le prophète Mohammed sallalahu alayhi wa sallam et après les prophètes et les messagers et premier calife de l'islam il était toujours avec le prophète alayhi wa sallam toujours le côtoyait comment il se comportait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam écoutez ici il nous donne le hadith dans lequel il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ma kana yanbaghi li ibn abi quhafata an yataqaddama bayna yaday une fois bakr a dit au prophète sallalahu alayhi wa sallam non ya rasulillah ibn abi moi Je, je, moi je, je ne mérite pas d'être, de me mettre devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam. je dois être derrière toi ya Rasulallah alors il dit c'est quoi, regardez ce comportement qu'il a eu envers le prophète sallallahu alayhi wasallam. qu'est-ce qu'il lui a donné d'être celui qui était après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam. il est devenu le calife le successeur au prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam, le leader de Cette nation, après le prophète Mohammed, c'est gagnant d'avoir le bon comportement et d'avoir le bon adab. Alors il dit, ça c'est comme une conclusion ici qui nous donne très très intéressante et qu'on va passer très brièvement, inshallah, on ne va pas donner trop d'exemples, inshallah. Les savants, disent que toujours la religion, elle est entre les deux extrêmes, ceux qui en font trop et ceux qui ne font pas assez donc ça, ça s'applique aussi pour le comportement alors il dit ici quelqu'un pourrait faire ne pas faire assez de adab de bon comportement comme quelqu'un qui ne fait pas assez dans sa salade dans sa prière dans la salade dans la prière on a des pratiques précises que le prophète nous a amené qui sont ici au nombre environ d'une centaine, comme l'auteur nous dit, entre ce qui est obligatoire et ce qui est sunnassur érogatoire dans la prière. Alors il y a des gens qui ne font pas assez. Leur salat n'est pas assez respectueuse envers Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa i'da'atouha bil Il y a des gens qui en font trop dans leur salat. Donc là il a pris un seul cas qu'il est en train d'appliquer en quelque sorte cette règle « trop en faire » ou « de ne pas faire assez » kel waswasa fi aqd al niyyah wa raf' al sawt biha wal jahr bil c'est comme le fait de lever la voix avec la niyya l'intention l'intention quelqu'un va dire bismillah nawaitu lillah je fais l'intention pour Allah de faire salat maghrib Allahu akbar OK donc ça c'est gulu extrême tu as dépassé les limites on ne on ne verbalise pas l'intention l'intention elle est dans Le cœur, la même chose ici. Il dit celui qui a luoasuoasa. C'est quoi luoasuoasa Il en fait tellement qu'il devient. Je cherche un autre mot plus euh, médical. Ouais, parano en quelque sorte. Ok. Quelqu'un il dit peut-être j'ai pas fait l'intention. Je vais refaire la prière. Ok. Mais est-ce que est-ce que j'ai vraiment l'intention de faire Ok. Donc ça c'est trop enfer là tu dépasses les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'idée al-jahr bin wa salawat dans ces invocations va lever la voix dans des invocations dans lesquelles on ne doit pas lever la voix ça ça de un c'est contraire à la sunna c'est contraire à principe de sincérité parfois c'est dérangeant dans la prière dans la salat salat al-jamaa avec des gens dans le groupe comme ça dans le masjid et il y a quelqu'un qui dit Sami Allahu li man hamidah rabbanan laka alhamd. Comme ça, même dans Salat Salat Syriya Abbas, comme ça. Et dans son dua, il est en train de faire dua. Dans son suju, tout le monde peut écouter. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ok? Allah Azza wa Jal, il dit Le meilleur dua, il est fait secrètement entre nous et entre eux. Allah Azza wa Sauf dans des situations particulières. Il y a des exceptions dans lesquelles le dua, l'invocation est faite à voix haute. Comme quoi? Les avkars, ils sont faits à voix haute, des prières qui sont faites à voix haute dans certaines situations. Comme quoi On parle des, des, on parle des invocations, des avkar, oui. Dua al-Qunout, oui, pour le imam, mais nous on va faire le termi. Mais je parle ici pour tout le monde. Comme pour, par exemple, le takbirat de l'id. Donc, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça c'est lors de l'id. On va faire ça à voix haute. C'est pas chacun qui va faire ça secrètement. Dans la sunna, c'est de lever. Tel biya dans le hajj dans le pèlerinage, la baykam lahu ma Donc ça, on fait ça à voix haute. Mais en général, les avkar se font à voix basse, entre nous, entre Allah à Donc il dit, si vous avez dit, au tatouïl, au tatouïl, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au sunnah, au Quelle est la différence entre la façon de faire le Avan, l'appel à la prière, et l'iqamah qui est le deuxième appel quand on fait juste pour que les gens viennent au rang pour faire la prière. Maintenant on va prier pour commencer la salat. Celui qui contient quatre salat, salat. Le Avan, on va l'allonger. Il est lent le Avan. avec le med. Allahu Akbar. L'iqamah non. Iqamah c'est rapide. Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ça c'est la sunna donc il y a des gens dans la ikama je comprends que des gens puissent ignorer ça ça c'est pas grave mais quand même faut connaître que c'est pas la sunna ici dans la ikama des gens ils vont dire Allahu akbar Allahu akbar qad qamat is-salat donc ça c'est contraire à la sunna ce qui est dans la sunna de faire bref on fait bref c'est ça le bon comportement soit aller vers une extrême ou l'autre oui oui faire les invocations ensemble comme ça après chaque prière ça c'est une bid'ah c'est une innovation le prophète sallallahu alayhi wa sallam oui si c'est si fait comme ça de façon synchronisée oui c'est une bid'ah oui sauf si c'est avec des enfants pour leur apprendre ou autre chose les ta'lim pour quelqu'un qui ne connaît pas pour lui apprendre oui après ça il donne un autre exemple il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait courtes, d'autres qu'il faisait longues, comme les salawats les salawats les prières le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a demandé au imam de faire quoi de faire longue prière ou courte prière de raccourcir les prières mais raccourcir les prières quand il les raccourcit pas des prières express priant et courant parce que regardez salatud dhohr lors du temps du prophète mohammed écoutez bien ça Lors du temps du prophète Mohamed sallallahu alaihi wa sallam Tuqamu salatu dhuhri Fayadhaabu dhahibu ila al-baqiyah Fayadhi hajatah Yati ahla Yata wadda Wayuddiriku wa rasoul allah sallallahu alaihi wa sallam Ferrakatil oula Dans le temps du prophète sallallahu alaihi wasallam, Lorsque la iqama elle était faite Iqama elle est faite ça veut dire la prière elle est imminente Maintenant le prophète sallallahu alaihi wasallam va commencer la prière Quelqu'un Ah c'est la iqama Mais là il doit faire ses ablutions Et il doit faire ses besoins avant ça Il allait vers le c La terre de l'Baqir, dans ce temps c'est grand, c'est dans le désert, c'est là-bas parfois que les gens faisaient leurs besoins. Après ça, il va partir chez lui à la maison, pour faire son wodo, ses ablutions. Il a quitté le masjid quand Lorsque la salat allait commencer dans quelques secondes. Et il revenait au masjid, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la première rakah. Aujourd'hui, sans exagération, parfois tu rentres dans le masjid. Si tu entends Iqama, tu dois faire le hudo, tu dois courir en espérant que tu vas catch la quatrième maraka avant le Salam. Et ça c'est ça c'est problème, ça c'est un problème parce que croyez-le ou non, les gens pensent que ça c'est court. Non, mais ça, ça ça décourage à la langue, ça décourage les gens de prier au masjid. Parce que si moi je, je cours et avec le moindre imprévu je rate la prière, il y a des gens qui seront découragés je prie à la maison, c'est tout. Mais si tu sais que même si tu as un petit retard Tu vas avoir salat et le jamaï Inch'Allah et la grande récompense Tu vas y aller quand même Bon, On a presque fini, Ok, donnez-moi 5 minutes Inch'Allah on aura fini Donc il a parlé de salawat Donc ça on ne va pas se répéter là-dessus Donc en somme il nous dit Le bon comportement c'est la justice C'est de donner à chaque chose ce qu'elle mérite Si une chose mérite plus, on donne plus Mérite moins, on donne Moins que l'autre plus. att man inte ska gå för långt och att man bon comportement. vara för långt från sin hemlighet och att man inte ska vara för långt från sin hemlighet och att man inte ska vara för långt från sin craindre la punition d'Allah Azza wa qui va désespérer. Ça, c'est trop. C'est extrême. Ou le contraire. L'espoir l'espoir euh, qui est raja que quelqu'un ait tellement espoir en Allah Azza wa qui va tomber dans le piège de l'amn. amn, amn c'est se sentir sécurisé. C'est garanti. Je suis protégé. Moi, je vais au paradis. Je ne vais jamais entrer en enfer. Allah, il va me pardonner. Ça, on a dépassé le niveau de l'espoir. On est entré dans un autre niveau qui est extrême qui est grave et aussi de pouvoir contrôler As-Sourour As-Sourour c'est le sentiment de joie en quelque sorte quelque chose a bien marché c'est bien de se réjouir Alhamdoulilah mais il faut mettre une limite sinon cette joie-là pourrait dépasser les limites et ça va donner certains certains résultats qui ne sont pas favorables alors il dit le imam ibn taymi رحمه الله hadd al khawf ma hajazaka an ma'asil lah fa ma zada an dhalika fa huwa ghayr muhtaj ilayh il dit la limite de le khawf de la peur d'allah c'est quoi la dose nécessaire c'est ce qui te retient de désobéir à allah ce qui est plus que ça c'est tu as pas besoin de ça tu as pas besoin d'avoir plus peur que ça que de ce qui te retient de désobéir à allah azza wa jall det är också en mångstunder. Alla har en mångstunder. Alla har en mångstunder. Alla har en mångstunder. Alla har en mångstunder. Alla har en mångstunder. Alla har en mångstunder. Alla har en mångstunder. Alla en mångstunder. Alla en mångstunder. Alla har en mångstunder. Alla har en mångstunder. Alla har en mångstunder. Alla har en intéressante et qui va t'encourager à faire le bien, c'est ça l'espoir c'est que, ah si je fais ça Allah Azzaudil va me récompenser si je pardonne, si je donne ça sans retour c'est Allah qui va me donner, ça c'est le bon espoir mais si quelqu'un il dit Allah il est pardonneur et probablement qu'il va me pardonner ça c'est On appelle ça, elle c'est se sentir sécurisé de la punition d'Allah la ce qui est bien sûr une mauvaise chose, une chose qui est grave. Wa Ça, c'est encore une fois, il nous parle finalement le dernier point ici qu'il a mentionné, c'est, euh, c'est la question de que je vais résumer juste en 30 secondes, inchallah je ne vais pas citer tout ce qu'il a mentionné, la question encore une fois de maîtriser sa joie, parce que si on ne maîtrise pas sa joie, la joie pour les, pour les, pour les accomplissements par exemple, que ce soit la joie ici pour la richesse matérielle, quelqu'un est trop réjoui par ce qu'il a, par ce qu'il possède, comme dans l'histoire de Qaroun, « Je suis très riche, Je peux me permettre d'acheter. Je suis plus riche que tout le monde. Ça, c'est très grave. Mais dit plus grave que ça, c'est trop se réjouir de ses connaissances, de ses... De ses comment appelle ça De ses accomplissements. Même de ses états de l'iman spirituel. Quelqu'un dit, « Moi, Ramadan cette année, c'était excellent. J'ai eu le khouchou comme jamais dans ma vie. » Ça, c'était super trop bon. Ça, c'est un peu, un peu trop exagéré. Okay? Ça pourrait mener vers elle, al que Allah va priver cette personne de plus la prochaine fois, parce que ça pourrait devenir dangereux pour elle. Donc de pouvoir connaître sa juste valeur et de se rappeler, comme il nous dit ici, comme le dernier exemple qu'il nous mentionne ici, c'est lorsque le prophète, wa sallam, il a fait son grand accomplissement, lorsqu'il a reconquérit la Mecque, fait le à la fin de sa vie, Allah est Comment est-ce qu'il a reconquérit la Mecque Par reconquérir la Mecque comme ça, en levant sa voix. Ou en levant sa posture et en montrant à ses ennemis qu'il les a finalement vaincus et qu'il est rentré pour se venger de eux, il est rentré Makkah Al en étant incliné par soumission à Allah Subhanahu Wa Taala que Allah Azza Wa Jalla lui a donné ce fait de Mecca. Donc on va se contenter de cela, inshallah Allah pour ce qui est de de ce contenu. Salawatul Salaam baraka ala Nabi Nuh Muhammad wa ala alihi wa sahibihi adu Donc avant de prendre les questions Euh, juste pour montrer si bon, l'écran baisser. Donc encore une fois, comme j'ai dit, on va reprendre Ibn Idris vu que c'est peut-être euh, la dernière halakah au moins pour moi pour cette année. Inshallah, je sais pas si après Ramadan il y aura des halakat, mais la semaine prochaine, comme j'ai dit, pour les personnes qui étaient en retard, semaine prochaine, Inshallah, séminaire halakah vendredi, ça sera à Concordia, Inshallah, sur le sur Ramadan, Inshallah, comment se préparer pour Ramadan et les règles du du jeûne d'océan et ainsi de suite. Après ça, Inch'Allah, on va reprendre les cours live en direct que j'ai arrêté pendant quelques mois. J'étais occupé par certains projets et tout. Donc, je ne voulais pas recommencer et arrêter à chaque fois. Donc, ça sera Inch'Allah des cours variés, des lives variés. Il y a trop d'interfaces de nos jours, trop de sites web. C'est juste trop pour, pour pouvoir rejoindre tout le monde. Donc, Inch'Allah, parfois, ce sera sur Instagram, parfois sur Telegram, Inch'Allah. Et de temps à autre, surtout pour des cours plus académiques, ce sera sur YouTube, Inch'Allah. Donc, allez sur OneKibla. Et vous avez, les, vous avez les liens de tous les réseaux sociaux, Inch'Allah, OneKibla.com. Même le site web en tant que tel, il est quasiment prêt, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Euh, Peut-être Ramadan, Inch'Allah. Donc là, il y a juste les liens pour les, pour les réseaux sociaux. Après ça, il y a Janna.ca. Ça, c'est pour les cours, les séminaires qu'on fait. L'été, habituellement, on prend une pause. On fait plus des séminaires plutôt light. Plutôt light en termes de, de sujets. Ça veut dire que ce ne sont pas des sujets super avancés. Cet été, Inch'Allah, après Ramadan. Je n'ai pas encore la date. Ce sera annoncé bientôt. Mais vous pouvez déjà aller sur jana.ca Il y a un petit formulaire pré-inscription à il-monde. Juste remplissez ce formulaire pour être sur, sur la liste, Inch'Allah. Premier, premier séminaire qu'on va faire, Inch'Allah, après Ramadan, c'est le fameux séminaire sur le mariage simplifié qui revient à chaque 2-3 années. Parce qu'il y a toujours des gens, nouvelle génération de personnes qui demandent Beaucoup de questions standards sur le mariage et de ce fait, on fait ce séminaire-là. Okay séminaire très important sur le mariage. Il faut apprendre les règles du mariage avant de se marier. marier. C'est très simple parce que sinon, on risque de payer très cher pour les dégâts après. Okay Est-ce que, est que j'ai mentionné la semaine dernière l'exemple du, de, euh, du frère Non, ce n'était pas la semaine dernière Mais un frère, c'est au, aux États-Unis. Il, il a dit malheureusement, c'est pas un cas, c'est pas un cas, c'est pas une exception malheureusement. Muslim et musulmane divorce, partie en cours, ainsi de suite, près de 80 000 dollars de frais d'avocat des deux côtés au total. Comment est-ce qu'ils ont résolu ça au final, au final, au final Sont aller chez un musulman comme ça qui fait du euh, comment appelle ça le euh, médiation, c'est ça 500 dollars. Et alhamdulillah, vous ça. Donc, parfois il ne faut pas trop, euh, trop se casser la tête, il faut juste apprendre c'est quoi les limites d'Allah Azza wa Commencer sur les, les bons pas, le bon chemin Inch'Allah. Donc ça, c'est le séminaire sur le mariage Inch'Allah. Juste après, encore une fois, début de l'été, avant que tout le monde ne voyage, on va faire un autre séminaire. Lui, je l'ai enseigné seulement une seule fois avant. J'ai toujours le, voulu le refaire, mais cette fois on va le refaire, Inch'Allah. Un séminaire très important s'appelle « Gagnons des demandes ». Comment planifier sa vie en tant que musulman Tout, planifier toute sa vie pour faire entrer dunia et akhira, pour ses projets personnels, pour sa famille, tout. Tout ça, Inch'Allah, c'est un séminaire qui s'appelle « Gagnons des demandes », donc comment faire le plan de, euh, de notre vie. Donc, Ça, encore une fois, je vais vous laisser vous inscrire, Inch'Allah, sur janna.ca, Il y a un formulaire, ça dit Ilmoun. Ça, c'est... Mais ça dit juste Ilmoun 2023. Juste entrer votre prénom et courriel. Dès que les détails seront disponibles, Inch'Allah, on va les partager. On va passer, Inch'Allah, aux questions pour finir, bi'idnillah. Est-ce qu'il y avait des questions Avant tout, sur le contenu. Sinon, après ça, s'il si y a des questions d'ordre général. Oui, allez-y. Okay. Si on prie tout seul, ce n'est pas, pas nécessaire. Si on prie tout seul, ce n'est pas nécessaire de faire le Adhan avant chaque salat. Mais pour une communauté, il faut avoir le Adhan. Pour une communauté, pour un quartier ou autre chose, il faut avoir le Adhan. Oui. C'est pas, j'ai ce n'est pas nécessaire. Pas, oui, c'est permis, on peut faire le Avan. La sœur, elle dit, est-ce que c'est nécessaire de le faire c'est pas nécessaire, si on prie tout seul dans la maison ou autre chose, c'est pas nécessaire de faire l'adhan, mais dans le cadre d'une communauté dans un quartier par exemple il faut qu'il y ait parmi ces musulmans un adhan, au moins un seul adhan commun prochaine question, oui ok, le comportement vers le maoulid en fait c'est très simple, c'est de ne pas le faire <rire> De un, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit de faire le maoulid, il n'a jamais fait le maoulid, ses compagnons n'ont jamais fait le maoulid, et pendant quasiment six siècles de l'islam, les musulmans n'ont jamais connu le maoulid. Donc, le maoulid, pendant longtemps, ça n'a jamais existé au fait, de un... De deux, parce que le, la date de naissance précise du prophète, il n'y a rien d'authentique qui dit que c'est cette date. Il y a divergence entre les historiens, ce qui est normal. Dans le temps, les gens ne retenaient pas les dates de naissance, ça n'existait pas ça. Surtout que lorsqu'il était né, le prophète wasallam, personne ne savait que lui il allait devenir prophète d'Allah. C'est juste un, un nouveau-né comme n'importe quel autre nouveau-né. Notre question, oui. Okay. Très bien, très bonne question ici. Pourquoi est-ce qu'il y a quatre écoles juridiques dans l'islam La sœur, elle dit, est-ce que dans le temps du prophète, ça aurait été, été accepté Et qui a décidé de ces quatre écoles-là, qui les a acceptées De un, croyez-le ou non, il y a beaucoup plus que quatre écoles. Il y a des dizaines d'écoles de jurisprudence. Qu'est-ce qu'on veut dire par une école de jurisprudence Une école de jurisprudence, c'est les avis, les déductions, les opinions, les fatawas d'un grand savant de l'islam qui a atteint le niveau de « ishtihad ».« Ishtihad », ça veut dire qu'il est super connaisseur de l'islam. Quand je dis super connaisseur de l'islam, ça, ça dépasse de loin tout savant qui existe aujourd'hui sur cette terre. Quelqu'un qui est super connaisseur de l'islam. Lui, c'est un imam mouchtahid. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de quatre seulement? Parce qu'il y a juste quatre, comme à Montréal, il y a juste quatre grandes universités. Si quelqu'un d'autre veut ouvrir une autre université, peut-être que ça va, ça va fonctionner, mais peut-être qu'il va y avoir juste 20 personnes qui vont s'inscrire. C'est juste une, une question historique, purement historique, de succès. « Ouadha lika fadlullahi Yasha, Allah Azza il a donné un don à ces quatre savants-là, qui sont Abu Hanifa, Malik, Shafiri et Ahmed Ibn Hanbal, que ces quatre savants-là, de un, ils étaient bien entourés, ils avaient des étudiants sérieux. Il y a jusqu'à aujourd'hui, même à l'ère de l'Internet, il y a des grands savants aujourd'hui. Le pauvre cher, il a un compte Twitter, il fait retransmission de ses cours et il y a comme un view, deux views, c'est un grand savant de l'islam. Parce qu'il y a parmi, peut-être il y a des étudiants, mais il y a personne qui dit, moi je vais, je vais aider mon cher, je vais quoi faire, transmettre sa science. Ces quatre savants-là ont eu beaucoup d'étudiants qui ont transmis leur science, qui ont bien préservé leur science. Ils ont écrit ainsi de suite. Parfois aussi c'est une question de méthode. Il y a un savant qui est plus méthodique, qui est plus organisé. Les gens vont bénéficier plus de ses cours et ainsi de suite. Il y a d'autres grands savants de l'islam al ibn Sa'ad afqahum i Malik. Imam Shafi'i, qui est l'étudiant av Imam Malik. Så det är son ästigant. Han säger, al ibn Sa'ad, al-Misri, Imam Al-Layf ibn Sa'ad, han är afqah, han är connaisseur ensam som i Imam Malik. Men han är inte väldigt känner. Det vill säga, al ibn Sa'ad har en ett quelques-unes de ces fatas aujourd'hui, quelques-unes de ces opinions. Pas au point d'avoir un curriculum complet du début jusqu'à la fin, de pouvoir quoi Étudier la religion. Est-ce que si ces quatre-là étaient là lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils auraient été acceptés Oui et non, ça dépend du sens de votre question. Est-ce qu'ils auraient été acceptés, ça veut dire en tant que, comme ça, école et tout Bien sûr qu'on comprend tous qu'en l'existence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'école nécessaire de besoin. Enfin, c'est quoi une école L'école c'est pour nous faciliter l'accès à l'apprentissage de la religion. C'est tout. Nous ramener quelque chose de bien prête sur laquelle on peut déjà bâtir. Après ça, on peut adopter certaines autres opinions. Mais, si vous parlez ici au sens de l'opinion, oui, dans le temps du prophète Mohammed Salasim, ça aurait été. Parce que dans le temps du prophète Salasim, le prophète Salasim lui-même, il a toléré la divergence d'opinion sur des questions ouvertes à interprétation et entre ces sahabas. Je vais donner un seul exemple très brièvement parce que c'est un grand sujet, mais ce n'est pas le temps pour ça. En une minute, inshaAllah. dans la fameuse histoire de Banu Quraidah, le prophète sallallahu a'azem, il allait faire la conquête de son ennemi, une place qui s'appelle Banu Quraidah. Il a dit à ses compagnons, « La yusalliyanna ahadukum al asra illa fi bani Quraidah » Que personne parmi vous ne devrait faire la salate à part à l'intérieur de Banu des terres de notre ennemi, de Ben-Uqoraïda. Il y a certains, et là, les compagnons n'ont pas pu conquérir Ben-Uqoraïda avant le coucher du soleil, avant le maghrib. Là, il y a eu deux groupes de compagnons. Il y a des compagnons, ils ont dit, non, on ne va pas prier tant qu'on n'a pas conquéré la terre de notre ennemi. Même si, si l'heure va sortir. Parce que le prophète, il a, dit, il a dit ça. Ils ont pris ça à la lettre. D'autres compagnons, ils ont vu non. Nous, on a compris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il voulait qu'on précipite le fait, la conquête de Ben-Uqoraïda, de sorte à pouvoir faire salat al-asr dans leur terre. Et de ce fait, vu qu'on n'a pas pu faire ça, on ne va pas délaisser la salat, on va la faire même si à l'extérieur de leur terre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a approuvé les deux, il n'a pas blâmé les uns ou les autres, parce que c'est une question d'ishtihad, ouverte à interprétation. Prochaine question Oui. la question. la Elle est question est grande, surtout la façon de laquelle elle est posée. Si la femme, elle veut divorcer, si on parle de divorce au sens en arabe de attalere. Si vous avez posé cette question en arabe Là je vous aurais répondu directement La femme dans l'islam ne fait pas le talaq C'est pas elle qui va divorcer son mari C'est clair Dans le cas de la femme Si elle veut se séparer de son mari On parle de l'kholah C'est une, pro, une procédure complètement différente Là ça dépend pourquoi Elle veut se, elle veut se séparer de son mari Elle veut faire son kholah il y a trois cas de figure premier cas de figure son mari lui fait du mal c'est justifié, c'est prouvé c'est pas juste il me fait du mal selon ce que mes amis m'ont dit okay? selon ce que j'ai lu sur internet il me fait du mal ça veut dire son mari vraiment la maltraite ou son mari ne lui donne pas ses droits qui sont là dans l'islam et ainsi de suite donc là elle a le droit de sortir de ce mariage la darara Dera. Et dans ce cas-là, l'impact de ça, c'est qu'elle va sortir du mariage et elle n'a rien à lui donner. Deuxième cas de figure, elle sort du mariage parce que son mari ne lui a fait aucun mal, mais pour une raison ou pour une autre, vraiment, elle ne l'aime pas son mari. Elle ne l'aime pas. Comme la femme, elle est venue chez le prophète, elle a dit, moi, mon mari, je ne le blâme ni pour son comportement, ni pour sa religion. J'ai vraiment peur de tellement que je le déteste, que je ne l'aime pas, que je vais lui faire du mal, je vais finir en enfer, moi. Dans ce cas-là, elle peut, comme parfois dans certaines sociétés, la femme, on va lui dire, il y a quelqu'un, une bonne personne, veux-tu l'épouser Va dire oui. Il y a ton cousin dans certaines cultures. « Veux-tu épouser son cousin ?»« Oui, je vais l'épouser. » Mais après ça, elle est pas vraiment, ça ne marche pas du tout. Il n'a pas fait de mal. Là, elle peut faire le « khura », elle peut sortir. Mais là, la condition, c'est quoi Elle, lui, retourne sa dot, son mahr. Ou une partie. C'est logique, parce que lui, il a payé la dot, le mahr, il n'a rien fait de mal. Elle dit moi, « Moi, je vais sortir. Il y a le troisième cas qui est cité dans le hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam me rappelle pas exactement ça c'est si la femme n'a aucune raison de se séparer de son mari elle dit à ah, lui Travail 9 à 5, travaille très dur, ne fait pas assez d'argent, ne pas acheter une BMW, ne part pas en voyage trois fois par année. Je suis certain que je peux trouver quelqu'un de meilleur que lui, moi. Je peux facilement trouver un homme plus riche et tout. Okay Donc là, le khul, il est haram, il est interdit. Parce que là, c'est de la pure madia, c'est du pur quoi euh Mais pour le khul, il faut faire attention. Le khul, dans l'islam, normalement, c'est à travers le juge, qui juge par chara, par din. Vu qu'on n'a pas ici, parce que si c'est juste léger comme ça, des familles vont... Tchou tchou tchou. Donc, surtout pour la question de mahr ici, pour euh, caractériser c'est quoi, quoi vraiment la réalité de ce, de ce khul. I. Vu qu'on n'a pas ici de juge qui juge par chara, qu'est-ce qu'il devrait faire Il devrait aller se référer un imam de confiance, une personne de science qui va étudier la situation, discuter avec eux. Si le khola, c'est la seule solution, là, lui, il va dire à la fin, on va faire le khola. Elle va faire le divorce civil avant tout. Après ça, elle va revenir chez le imam pour qu'il prononce officiellement le khola. Donc, c'est pas juste comme ça un jeu en ouvrant. Dernière question, Inch'Allah. Oui. Oui, s'il délaisse la prière, oui, s'il délaisse complètement la prière, oui, ça, c est, c est, ça peut être obligatoire pour elle de, de quitter un tel mari. Oui, donc il y a des situations, mais bon, on ne va pas donner une liste exhaustive ici, parce que ça pourrait être ouvert à interprétation. Donc, s'il y a d'autres questions, Inch'Allah, après la halaqa, Inch'Allah, vous pouvez poser des questions personnelles. Barakallahu ta'ala, fikum,